Le texte qu'on va regarder va nous parler principalement de deux personnes. Est-ce que c'est ça aussi avancé ça fait là C'est parce que j'en ai besoin, voyez-vous Bah oui, ben Bon. Bon, ouais, hein hein gauche droite Où tu peux y te dis, la technologie Dans les deux situations qu'on va regarder au départ, les deux personnages, comme deux personnes qu'on va regarder, ils sont dans une situation, je vais dire désespérée. Et c'est cette situation-là, désespérée, qui va les amener à, à aller à Jésus. Et c'est ça qu'on va regarder. Donc, euh, les deux personnages qu'on qu regarde dans Marc 5, 21 à 43, le premier, c'est un homme important. Donc, il est un des chefs de synagogue, son nom est mentionné. Il s'appelle Jairus. Donc, on pense toujours qu'on est à Capernaum, qui est la, la synagogue principale, Donc, euh, il est un des chefs de cette synagogue-là, Jairus. Mais par contre, l'autre personnage, c'est une femme, qui est femme du peuple, qui, elle, elle n'a pas de nom. On sait pas d'où elle vient, on ne sait pas, ce qu vivre, on sait pas ce que, de quelle ville elle provient non plus, on sait rien de ça. Et c'est ces deux personnages-là qu'on va mettre l'emphase dessus, et principalement dans leur relation avec Jésus-Christ. Donc, on va lire Marc 5, 21 à 43. Je vais le lire avec vous, puis ensuite je vais passer à travers le texte, du début jusqu'à la fin, avec euh, des points d'observation. Donc, je vais le lire. Marc, chapitre 5, 21 à 43. Donc, on se rappelle que Jésus, avant ça, il était du côté de Gérasa, qui est, on va dire, du côté euh, est du de, de, de la mer de Galilée et qu'il là il est parti en barque et là il s'en va de l'autre côté. Donc ça commence au verset 21 Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui, il était au bord de la mer. Alors vient un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui demanda lui adressa cet instant de prière ma fille ma petite fille est à l'extrémité. Viens impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant et se retournant au milieu de la foule, il dit, « « Qui a touché mes vêtements? » Ses disciples lui dit Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant que ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » « Va en paix et sois guéri de ton mal comme il parlait encore survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître mais Jésus sans tenir compte de ces paroles dit au chef de la synagogue ne crains rien ne crains pas soit elle croî seulement et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et il leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qu'il avait accompagnés, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Tabita Kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Donc, peu importe la situation que vous vivez actuellement, Peu importe si vous êtes désespéré, si vous êtes découragé, si vous ne voyez pas d'issue à votre situation, vous n'avez qu'une chose à faire, aller à Jésus et croire en lui. Et vous allez voir dans le texte qu'on va analyser ensemble, qu'on va regarder, à quel point Jésus est capable de répondre de façon précise à ce qui est dans votre cœur, à votre demande, à la requête qui est en vous on va passer à travers le texte d'Herodius lorsqu'il va voir Jésus. Donc premièrement, il faut savoir que c'est un chef de synagogue. Donc c'est un homme qui est connu, c'est un homme qui est important. Il vit là depuis un bon bout de temps. On a vu aussi que il était marié qu'il avait une femme au verset 40. Et on a vu qu'une fille qui est unique qui est mourante. Donc on voit la fille qui est unique dans Luc chapitre 8 le verset 42. Ici, on le voit pas clairement, mais alors que dans Luc, qui a fait des recherches précises, nous spécifie qu'elle est unique. Elle a vu Jésus en action. C'est-à-dire, Jairus a vu Jésus en action. Et comment on peut le savoir? Allez voir Marc 1, 21 à 28. En fait, lorsqu'on lorsqu regarde ensemble là, un, un, un livre c'est qu'il y a vraiment une continuité dans le livre. Les informations qui sont données, même si Marc dresse des tableaux précis, euh, pas très longs, il y a toujours un lien entre les textes. C'est ça qu'il faut remarquer. Et Jairus, lui, il a vu Jésus en action. Il l'a vu comment, regarder euh, Marc 1, 21 à 28 Écrit, ils écrits et se rendirent à Capeerrnaum le jour du sabbat Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impu et qui s'écria qu'y a-t il entre nous et toi Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre Je sais que tu es le saint de Dieu. Jésus le menaça disant Tais- toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de ce qu'ils se demandaient les uns aux autres qu'est-ce que ceci, ou qui est-ce que lui-ci. Une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la synagogue, de la Galie, Rappelez vous que Jairus est un des chefs de la synagogue il a été témoin de cet événement là Chapitre 3, verset 1 à 5. Jésus entra de nouveau à la synagogue il se trouvait il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat c'était afin de pouvoir l'accuser et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche lève toi là au milieu puis il leur dit Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais il gardait le silence. Alors prenant ses regards sur eux avec indignation, et même et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main fut guérie. Ce que ça suscite dans le cœur de Jairus, c'est que il comprend que Jésus est vraiment différent de tous les hommes qui l'entourent. Il saisit ça, il saisit que Jésus lui a une autorité que les autres n'ont pas. Qu'est-ce que j'il va faire C'est qu'il va aller voir Jésus. Il va se déplacer, il va partir du lieu où il est, et il va aller là où Jésus se trouve. Mais voici que il y a une grande foule qui entoure Jésus et tous ceux qui sont avec lui j'ai Jairus, il va passer d'un état de de désespéré parce qu'il voit la situation qui se passe dans sa maison, qui se passe autour de lui, à quelqu'un qui va espérer que Jésus fasse quelque chose, que Jésus intervienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il le supplie. C'est-à-dire, il le prie intensément pour que Jésus intervienne. Et qu'est-ce qu'il lui demande? que ma petite fille soit sauvée et qu'elle vive. Est-ce qu'il y a dans cette salle une fille, une jeune fille qui a douze ans? Tu as douze ans. Mais imagine ton père qui te voit, toi, sur un lit, en train de mourir. Tu es à l'agonie. Et lui va réagir comme il fait à chaque jour pour prier pour toi pour tes besoins pour ta santé pour ta foi il est, il va voir Jésus et il parle en ta faveur il plaide ta cause devant Jésus Jésus quest qu'il fait est-ce qu'il demeure indifférent non il est Très sensible. Christian nous faisait remarquer que dans l'Évangile de Marc, les sentiments de Jésus sont exprimés. Lorsqu'il a de la compassion, et la compassion. Lorsqu'il est choqué, comme on vient de le voir dans le texte précédent, c'est mentionné. Donc, Jésus vit comme un homme. Il a des émotions comme nous. Mais il est pressé par la foule. Et encore là, dans l'Évangile de Marc, Par deux fois, Jésus a déjà été pressé par la foule. Au chapitre 3, le verset 7 à 10, si je vous le lis. Jésus se tira, retira vers la mer avec ses disciples, et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idu-Main, d'au-delà du Jourdain des environs de Tires et Sidon, en fait tout le territoire. Une grande multitude apprenant tout ce qu'il faisait Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressé par la foule. Et comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Alors, vous la pression que Jésus peut vivre. Mais dans sa prudence, dans sa sagesse, il demande à ses apôtres, ses disciples, gardez-moi une barque pourquoi mon ministère n'est pas terminé j'ai autre chose à faire et je vais devoir annoncer la bonne nouvelle de Dieu dans tout le territoire verse 4 c'est la même au chapitre 4 c'est la même chose il se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer et une grande foule s'était assemblé auprès de lui il monta et dans une barque sur la mer toute la foule était à terre sur le rivage donc Jésus de ce côté là il est tenté de protéger sa vie pourquoi il a un ministère sur terre à accomplir et ce n'est pas les foules qui vont le piétiner ou qui vont le mettre à mort maintenant ce n'est pas le temps donc faut voir qu'il y a une foule qui presse Jésus de partout dans cette foule-là se présente Jaïrus et on a vu tantôt que Jaïrus il se jette aux pieds de Jésus et il plaide la cause pour sa petite fille qui a 12 ans et qui est à l'agonie, qui est sur le point de décéder, de mourir, elle est malade. Avec lui, il y a aussi des disciples, mais il y a une femme, qu'on connaît pas le nom, qui est dans la foule. L'événement qui arrive, c'est que la femme, elle, elle, elle va intervenir à ce moment-ci. Ce que ça fait dans la dans la dynamique C'est que Jésus, il est déjà en marche pour s'en aller vers la maison, et tout d'un coup, arrive cette femme-là derrière lui. Et elle, elle est sans nom. Elle n'a pas de nom. Elle est atteinte d'une perte de sang, c'est-à-dire d'hémorragie, depuis douze ans. Ni plus ni moins. Lorsque la jeune fille vient au monde, cette femme-là, elle a son hémorragie commence et ça dure depuis 12 ans. Imaginez son état. Imaginez son état de faiblesse, mais aussi ce qu'elle est au milieu du peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, il y a des lois par rapport à une femme qui a qui a des qui a une, qui a une perte de sang et aussi des lois, on va le voir tantôt. C'est écrit à son sujet qu'elle a beaucoup souffert de la part des des médecins. Donc, imaginez vous aussi, vous êtes malade. Vous savez pas au juste qu'est ce que vous avez. La première chose que vous allez faire, vous allez aller voir un médecin. Au premier rendez-vous, vous allez aller voir qu'est ce qui se passe. Vous voulez comprendre et qu'à un moment donné, ça cesse. Elle, elle est allée voir beaucoup de médecins et elle a souffert de la part des médecins. Mais cette situation a s'est en allée en empirant. Donc, au lieu d'améliorer son sort, elle est en train d'empirer son sort. Et en même temps, c'est qu'elle a dépensé tout ce qu'elle a. Elle ne peut pas être plus vulnérable que maintenant. Tant sur le plan de sa santé, tant sur le plan de ses finances, elle est très vulnérable. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qui est dans son cœur? Qu'est-ce qui est dans sa pensée? Elle entend parler de Jésus. Voyez-vous que le témoignage que vont rendre les personnes qui ont vu Jésus, qui l'ont entendu, qui ont été guéris par lui ou qu'un esprit mauvais a été chassé, toutes ces personnes-là en ont parlé. Et ça le fait que elle qui est complètement inconnue, elle a entendu parler de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller voir Jésus juste pour toucher son vêtement. Imaginez-vous là Je prends tout le monde qui est ici, je vous colle dans un paquet. Au milieu, on met Jésus, et il y a une femme qui arrive de en arrière. Elle doit passer à travers tout le monde pour aller toucher le vêtement de Jésus. Est-ce qu'elle se préoccupe de la foule? Ce n'est pas son intérêt premier. Est-ce que ça va s'occuper, est-ce qu'elle se préoccupe en même temps de qu'est-ce que les gens vont dire lorsqu'elle va vouloir passer et probablement bousculer du monde parce que son objectif, c'est d'atteindre Jésus. Ça fait pas partie de sa réflexion. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut être guérie. Elle veut être soulagée de son mal. C'est ça qui est son objectif. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle avance avec audace. Elle avance avec fermeté et elle ne veut surtout pas rater Jésus. Elle ne veut surtout pas passer à côté. Mais qu'est-ce qui se passe au verset 29? Qu'est-ce qui est écrit? C'est que dès que cette femme-là a touché le vêtement de Jésus, elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Juste le fait de l'avoir touché Même pas mettre la main sur l'épaule. Toucher un morceau de vêtement et c'est fini. Qu'est-ce qui caractérise cette femme-là? Ce qui la caractérise, c'est la foi. La foi dans ce que Jésus est capable de faire dans ma situation. Et peu importe la situation. Jacques chapitre 2 verset 17 il dit que la foi sans les œuvres est une foi morte ni plus ni moins une foi qui est pas mise en action c'est pas la foi. Vous croyez quelque chose, faites quelque chose. Benoît est conducteur d'autobus. Si les gens croient que l'autobus va partir de Saint-Hyacinthe pour se rendre au Rem, s'ils y croient vraiment, et qui croit que le chauffeur qui conduit l'autobus, c'est un professionnel qui sait conduire, et puis qui va vraiment l'amener là-bas, qu'est-ce que les personnes vont faire? Ils vont monter dans l'autobus. Non, mais vous y croyez? A marquer dedans. Elle, elle croit de tout son cœur que juste toucher le vêtement de Jésus, ça va être suffisant. Et elle va être guérie. Elle va être guérie instantanément. Elle s'est approchée derrière Jésus. Et Jairus, tantôt, il était devant elle. Ce que Jésus, lui, observe, c'est que dans son être à lui, il une force qui est sortie de lui. Une force, une puissance de guérison qui sort de Jésus pour atteindre cette femme-là. Imaginez là, il y a combien de personnes selon vous qui ont touché Jésus jusqu'à maintenant Ben avoir des dizaines. Ben avoir des centaines depuis qui est descendu de la barque. Il y a une personne qui a la foi juste de toucher le vêtement de Jésus, elle va être guérie. Donc vous pouvez être dans cette salle ici ce matin là au milieu d'une foule. Vous allez entendre parler de Jésus, allez voir son action, vous allez comprendre qui il est, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu très haut, qui a tout pouvoir, toute autorité. Est-ce que vous allez, par la foi, vous approcher de lui pour le toucher? Est-ce que vous allez croire que ce que Jésus a fait à cette femme-là, il est capable de le faire pour vous? Est-ce que vous allez y croire? Si vous y croyez, vous allez faire comme elle. Vous allez aller à Jésus. Et vous allez lui demander d'avoir pitié de vous et de vous sortir de votre pétrin. De vous sortir de votre misère. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Non seulement il est, il sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas les yeux tournés vers cette femme-là. Elle est dans son dos. Jésus s'est écrit qu'il va se retourner. Et en se retournant, qu'est-ce qu'il fait C'est marqué qu'il regarde autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Donc il est pas en train de regarder euh, juste elle. Il est en train de regarder partout. Tout le monde qui m'a touché. Et qu'est-ce que les apôtres font aux autres, qu'est-ce qu'ils disent Non, mais Jésus, tu n'as pas d'allure. Non, mais as tu as-tu vu la quantité de monde qui est ici? Et tu vas dire, qui m'a touché? Depuis tout à l'heure qu'on te colle, là. Voyez-vous qu'il peut avoir des obstacles qui peut empêcher d'aller plus loin. Et Jésus, lui, ne va pas s'arrêter aux commentaires de ses disciples. Il veut vraiment que cette femme-là soit identifiée. Non seulement identifié, il veut que cette femme-là lui rende témoignage à lui, que tout l'honneur et la gloire, comme a lu tantôt Landry, que tout l'honneur et gloire reviennent à Jésus-Christ. Il veut la mettre en évidence. La femme, elle est effrayée et tremblante. Pour quelle raison est-ce qu'elle est effrayée et tremblante? réponse. Il à la fois. Oui. C'était pas une bonne idée d'être dans une foule avec une perte de sang. L'éviter on va aller voir ça. OK, Allez voir Olivétique. Vous savez c'est où dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres. Mais sinon, je vais vous lire. Je vais aller pour vous. Lévitique 15, versets 25 et 27. On est dans un contexte juif, hein? Lévitique 15. Lévitique 15. « La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ces périodes de ces'essayer époques régulières et dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera un tout le temps de son flux comme au temps de son indisposition menstruelle ce que ça signifie ça signifie que elle, elle est impure et elle le sait elle va voir Jésus et lui la guérit instantanément et là il y a de quoi à craindre vraiment mais regardez ce qui est écrit au verset 27 quiconque les touche sera souillé il lavera ses vêtements et ce et se lavera dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir Toutes les personnes que cette femme-là a touchées pour se rendre à Jésus, elles sont toutes impures. Tout le monde. Cette femme-là, on sait pas si elle connaît la loi, mais de par la loi, elle est impure. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'aller voir Jésus et le toucher, normalement, logiquement, Jésus deviendrait impure. Alors que c'est celui qui est pur qui guérit la personne impure. Jésus, il est pur, sans tâches, sans défaut. Il est le Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que va faire cette femme-là lorsqu'elle arrive devant Jésus? Elle s'humilie devant lui. Imaginez, là il y a une foule qui le presse de partout. Elle va s'incliner devant lui. Il y a quelqu'un qui doit se déplacer, certain, là, pour qu'elle puisse faire ça. Elle va témoigner de sa foi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit toute la vérité. Ni plus ni moins, est en train de raconter ce qu'elle a pensé, ce qu'elle vit depuis longtemps, toute la démarche qu'elle a fait et lorsqu'elle est arrivée près de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Témoigner. chapitre 5 le verset 19 va dans ta maison vers litien et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi et c'est ce qui est dans le cœur de cette femme-là imaginez normalement tu ne sortirais pas de chez toi tu ne peux pas toucher personne partout tu vois t'assoires ça devient pur « Ta maison lit automatiquement. » Vous imaginez toutes les précautions qui doivent être faites pour ne pas rendre impur quelqu'un d'autre. Instantanément, elle touche le vêtement et il est guéri. C'est une puissance de guérison qui est en Jésus. Et il va dire plus tard dans l'évangile de Marc, lorsqu'on va arriver au chapitre 16, Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils vont guérir des malades. Cette puissance-là qui est en Jésus-Christ, il nous l'a donnée à nous, ses enfants, qui est son esprit en chacun de ses enfants. Et parmi nous, je crois qu'il y a quelqu'un auquel Dieu a donné un don de guérison. Je crois ça. C'est à nous à découvrir qu'est ce qui se passe Jésus qu'est ce qu'il lui dit il lui dit il dit pas juste à la femme tu es guéri de ton mal il lui dit tu es sauvé tu es sauvé et guéri de ton mal et le mot sauvé qui est là ça fait référence à la foi en Jésus christ Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. La foi seule en Jésus-Christ sauve et la foi en Jésus-Christ guérit. Cette femme-là, elle a seulement cru en Jésus. Alors toi aussi, peu importe ta situation, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On revient à notre ami Jaïrus parce que ça marche elle était arrêté. C'est que Jairus va croire malgré tout. Il il espère que Jésus va faire quelque chose. Il a entendu parler de lui. Mais là, il veut croire malgré tout. Pourquoi Parce qu'il y a un événement qui arrive. C'est que des gens de sa maison qui viennent le voir puis qui dit pourquoi t'importune Jésus Ta fille est morte. Depuis des mois, je lui dit, « il y a plus rien à faire. Tu perds ton temps. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et là, qu'est-ce qu'il fait lorsque la foule est là autour de lui Il renvoie la foule. Ni plus ni moins, Jésus se retrouve avec un petit groupe de personnes. dans toute la foule qui est autour de lui, on pourrait dire, ne croit pas, ou n'est pas prêt de Jésus, n'est pas prête à accepter que Jésus intervienne dans leur vie, il renvoie la foule. Il va faire la même chose lorsqu'il va arriver dans la maison de Jairus. Lorsque Jésus va dire que ta fille est pas morte, « Elle elle est, elle est endormie. » Les gens qui pleurent, les gens qui... Quelqu'un qui est mort va dire « Elle est endormie. » Et lorsque les gens se moquent de lui, qu'est-ce que Jésus fait? Il vide la maison. Il les renvoie. En fait, on peut pas se moquer de Jésus. Surtout quand c'est sérieux comme ça. Surtout quand c'est sérieux pour la vie d'une personne pour le salut d'une personne on peut pas se moquer de Jésus Dieu lui dit qu'on ne peut pas se moquer de Dieu et vivre on peut pas faire ça Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche de la jeune fille il la prend par la main et il lui dit de se lever et la jeune fille se lève instantanément Jésus est la résurrection et la vie. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Celui qui croit en lui ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il a la vie éternelle. Jairus ne fait seulement que de croire en Jésus. La foule a disparu. Les gens qui se moquaient de Jésus ont disparu. Jésus reste avec ceux qui croient en lui. Et il est près de ceux qui croient en lui. En résumé, c'est que par la foi seulement, cette femme-là comme Jairus, ils sont passés d'une période de désespoir, de découragement. Ils étaient tremblants, ils étaient craintifs, ils ne savaient pas trop quel était l'avenir. Ils sont passés d'un état de désespoir à plein de foi en Jésus-Christ. Et le résultat du plein de foi à Jésus-Christ, ce qui s'est produit par la place, c'est qu'ils étaient pleins de joie à cause de Jésus-Christ. Donc, dans vos situations de tous les jours, peut-être que vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui est, qui est malade ou de près de vous qui est vraiment malade. Peut-être que vous avez pas pensé à quelqu'un qui est sur le point de mourir. Nous, on a notre frère Luc qui est dans un hôpital à Saint-Hyacinthe. Pour combien de temps il est là, on sait pas. Mais au départ, on sait que Luc croit en Jésus-Christ. On pourrait dire que Luc, il est sauvé, okay? et il va vivre éternellement à cause de sa foi. Mais peu importe ce que vous vivez, est-ce que votre réflexe, c'est de, de ne pas s'énerver, de pas paniquer, d'aller voir Jésus et de lui dire ce que vous vivez? et d'avoir suffisamment de foi en lui pour croire qu'il peut renverser la situation. C'est ce que moi je vous invite à faire, de croire en Jésus. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Une grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas d'avoir. On mérite pas d'être sauvé personne. Mais c'est une grâce qui vient de Dieu et cette grâce là ne s'obtient par une seule façon par le moyen de la foi et ça vient pas de nous ça vient pas de ce que je vais faire de mes œuvres de mes activités de mes de mes bonnes œuvres ça vient pas de moi c'est un don de Dieu un cadeau gratuit que Dieu donne Celui qui croit en Jésus il a la vie éternelle mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la foi elle a elle permet de passer de la mort à la vie. Elle permet d'être sauvé au lieu d'être condamné, elle permet d'être guéri au lieu de mourir. C'est ce que la foi permet. Alors crois au Seigneur Jésus et toi tu vas être sauvé, guéri et ramener à la vie? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux, ce matin, croire que Jésus est capable de solutionner les problèmes de ta vie? Et peu importe leur grandeur, peu importe même l'impact que ça a dans ta propre vie, peu importe les dégâts que ça a fait autour de toi, est-ce que tu veux croire en Jésus-Christ? Je prier pour ça. Approche-toi Jésus. Parle-lui. Humilie-toi devant lui. Seigneur, dans cette salle, s'il y a ici, Seigneur, quelqu'un qui jusqu'à maintenant n'a pas mis sa confiance, sa foi totale en toi, en toi qui es le Fils de Dieu, en toi qui es le sauveur de l'humanité, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui ramène de la mort à la vie. Seigneur, que ton esprit agisse dans son cœur, que cette personne-là, Seigneur, s'approche de toi avec confiance, comme cette femme-là qui a mis de de côté tout ce qu'elle vivait, pour être simplement, être mis en contact avec toi, te toucher Jésus et obtenir une pleine satisfaction, c'est-à-dire d'être sauvé, que son âme soit en paix, en paix avec Dieu et que son corps soit guéri. Oh, Seigneur, merci pour la foi qu'on peut avoir en Jésus, Merci parce que tu as la capacité de transformer des vies, Seigneur. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors Seigneur, merci pour le salut gratuit que tu offres à quiconque croit en toi ce matin. « Bénis ton Église, Dieu. Et comme cette femme qui a été guérie, sauvée, amène-nous, chacun de nous, à rendre témoignage de toi, Jésus. Parce que tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit et tu es celui qui donne la vie. » AMEN